Très bonne fin d'après-midi et bienvenue sur le 894. Merci de votre fidélité. C'est parti pour deux heures de musique pas comme les autres, hein, comme tous les dimanches évidemment. Surtout en cette belle fin d'après-midi ensoleillée. On espère que vous avez passé un excellent week-end. Long week-end en plus qui va continuer jusqu'à demain. Sébastien g a s s aux manettes. On est donc parti pour deux heures de musique pas comme les autres avec en face de moi Sarah. Salut! Coucou, comment, comment ça va? Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va. Hein, bah, avec, le soleil, avec le soleil, on est toujours bien. Eh bien, très bien. Allez, t'es prêt pour de la nouveauté? Oh, oui. Allez, qu'est-ce que tu v a s me le faire? Allez, on commence avec un groupe français qui s'appelle Pour Boy. So f a r It all is loneliness when the b l a z e Le label double y prononcé YY, y, une nouveauté française. Un deuxième album pour un chanteur breton qui se fait appeler Po r Boy. Deux ans d'attente pour ce deuxième album. Il avait déjà sorti, on vous l'avait présenté il y a deux ans de ça dans Label Rock. Un premier album auto-produit, voilà, que, que débarque. Il faudra attendre un petit peu, hein, puisque ça n'a pas débarqué avant pas le, le 8 juin.、Euh, nouvel album, donc, qui s'appelle Dreamer Are You Sad. On notera, justement, quelques petits changements, Sarah, au niveau du, du line-up, principalement.、Oui. Ils ont ajouté un cinquième personne, donc ça, ça, ça, ça va toujours changer le son un petit peu. Et aussi, je crois que sur cet album, il y a plus de contributions par les autres musiciens que, que lui tout seul. Voilà, justement, peut-être à cause de l'addition de ce cinquième membre, ce qui nous donne un, un album un petit peu plus, plus rock.、Hein. Le premier album était plus, plus folk, un album plus rock ce coup-ci, enregistré, on va dire, quasi dans l'urgence. En plus, enregistré par Peter Daimol,、mm -hmm. entre, entre autres, un producteur de, de Sloy et de Deus. Bref. Un, bon, un très bon même album bon. sur le label français YY. Retenez bien ce groupe, ça s'appelle Poor Boy et l'album s'appelle Dreamer Are You Sad. On va repartir du côté de l'Angleterre évidemment.、Mm -hmm. Beaucoup de, de nouveautés pour un p e de label rock、Incroyable. ce soir,、euh, notamment une grosse nouveauté anglaise,、euh, en l'occurrence,、euh, nouvel album de Jarvis Cocker, l'ex-chanteur、oui. de, de pulp. Et puis、euh, des, des anglais qui,、euh, qui se font appeler Official Secrets Act et qui ont la particularité de d'allier le, le rock. Indé et le punk funk des années 70. Il y a un album qui est sorti, Sarah Oui, et qui s'appelle Understanding Electricity. Alors, c'est sur le、Pas、label、facile. One Little Indian, hein, label de, de Bjork Oui, et aussi, c'était enregistré dans un studio de quelqu'un qui est très très bien connu.、Euh... C'est enregistré dans le studio de Ray Davis, le leader de Punk. Kinks. Donc attendez-vous à avoir pas mal de, de synthé vintage plutôt analogique et plutôt classe sur cet album. Understanding Electricity, c'est le nom de l'album. Le groupe s'appelle Official Secrets Act. De Label Rock sur le 894 comme chaque dimanche de 18h à 20h, plein de nouveautés, pas comme les autres. C'est le cas avec.、Euh, C'est un titre français hein, tiens, qui s'appelle、euh, Cul de sac, mais le, le nom est bien temps. C'est un groupe anglais en fait.、Hein. Mais on peut dire cul de sac en anglais aussi. On dit、euh, cul de sac. D'accord.、Ouais, cul de sac. D'accord, ok. ç e u t quand il y a un impasse. D'accord, quand il y a une impasse, ok.、Voilà. Donc, bah, ça va alors. Cul de sac. Bon,、alors. très bien. <rire>、euh, <rire> -fi... On dit pas c u u n e On ne dit pas quoi Q. Non, vous ne dites pas, vous ne pouvez pas. Oui, on, on dit que. On dit que, d'accord. En tout cas, c'est bien Q de sac, hein, le titre de ce morceau qu'on vient de s'écouter, l'album de Philfie Dukes, un trio anglais. Ça fait plusieurs années qu'il remixe、plusieurs, les plus、ouais. grands noms du, du rock anglais. On peut citer, entre autres, b l a c k Party. Rakes et. p voilà, voilà, plus récent.、Ouais. Et c'est enfin l'heure du premier album pour、euh, un des groupes donc les plus hype du moment du côté de Londres, les Filthy Dukes. Il、euh, y a un album donc, hein, qui s'appelle Nonsense in the Dark. Il vient de sortir sur un label qu'on aime bien qui s'appelle Fiction.、Mm -hmm. Un label distribué en France par Coopérative Music.、Euh, mm -hmm. Ils existent depuis、euh, quelques années. Oui, 2005. 2005. Ils,、euh, ils sont. Ils sont、euh, un, deux, trois. Ils sont quatre. Toi. Ils Toi. sont trois. Ils sont ils trois. trois. Oui, oui. oui. Olly, Tim et Marc. Voilà, donc ils s'occupent Petit peu de tout ce qui est sampling, électronique, percussion électronique, guitare électrique, vous retrouverez des synthés aussi sur cet album, vous retrouvez r e de la guitare, bref, c'est tout enregistré en live ouais, et c'est v r a i m e n t bien. Même, non Sense in the Dark, donc retenez bien aussi ce nom, f i l t h y Dukes, et puis tiens, puisqu'on est dans l'électro-pop un petit peu comme ça,、mm -hmm. on va revenir à notre label. C'est vrai qu'on n'en passe souvent du DC Recordings, mais, mais déjà, ils sont trop b e a u Premièrement, on est bien desservis, donc c'est vrai qu'ils ont tendance à nous envoyer tout, tout ce qui sort, et puis bien, en général, il、voilà, n'y a pas grand chose à, à, à jeter sur ce label. Avec un nouveau single qui vient de, de sortir justement chez DC Recordings、euh, signé Arcadion. Arcadion, c'est en fait Alan Dobson, un deuxième single cette année. On vous en avait présenté un dernier en janvier. Ce coup-ci, c'est un trois titres qui nous laisse envisager que du bon vraiment pour la sortie d'un album qui est prévu un petit peu plus tard cette année, normalement été ou alors à la rentrée. Il n'est pas interdit de, de danser, hein, vous pouvez si vous voulez. Instrumentaux pour se mettre en jambe en ce dimanche 24 mai 18h26. Peut-être vous profitez des derniers rayons du soleil. Tandis Avec nous, on un est... apéritif. o、ouais, n est, est coincé dans un studio de radio, c'est moins rigolo, mais bon,、oh. il faut bien qu'il y en ait qui fassent le, le taf.、Hein. Ah bah, il faut qu'on passe les disques.、Euh, exactement. En tout cas, Sarah, <rire> ça t'a bien plu, la preuve, tu danses、oui. un petit peu, ça bah, fait plaisir. Tu sais, il faut essayer a e t bah, il faut essayer. Voilà. Arcadion, donc un anglais hein, qui se fait appeler Alan Dobson pour commencer, le morceau s'appelait Torque. C'est tiré d'un maxi 3 titres sur le label DC Recording, c'est sorti la semaine dernière, et franchement, aucune hésitation aller directement sur DC Recording. Recordings.com pour aller commander ça, ça, parce que sinon en France ça risque d'être un, un petit peu difficile à,、ah. à trouver. De、euh, p e n e l o p e a n n e Morpheus, c'est ce qu'on vient de, de s'écouter. On vous l'avait présenté il y a quelques semaines de ça. Nouvel album qui s'appelle Priceless Concrete、Ch、Echoes. Pardon, j'allais dire Shoes, c'est、oui. Echoes. Ouais, echoes.、Euh, un album qui est sorti ça sera fin avril、Parfait. chez、euh, Citizen Records, distribué en France, il、euh, n'y a pas de souci, par、euh, module. C'est un,、mm -hmm. un duo. Ils sont rejoints par un Belge, d'ailleurs, pour l'occasion. Un Belge. Morpheus. Morpheus. Morpheus. C'était pas le nom du mec dans Matrix, ça il me semble. Non.、Oh, Morpheus. Bah, si, Morpheus. Oui, oui, Morpheus. Oui, Morpheus. Voilà. Rien à voir en tout cas. De o n c p e n e l o p s Anne, Morpheus. Peu futur, peu sur i e l Voilà, puis,、ouais. un petit peu. Voilà C'est comme ça. En tout cas, c'est un duo Donc français constitué de Axel et Vincent et donc du belge Morpheus pour un bel album de pop électronique où on retrouve également Arnaud Robotini à la production. Ah, ça sent、euh, quand même. Ouais, ça sent quand même. Un petit ça, euh, euh, côté noir, un petit. Ça、ouais. sort et très puis bien.、Euh, le côté aussi,、euh, je sais faire danser le dance floor. Il y a pas de souci. Ah, ça sent.、Euh, Euh, Pénélope et Morpheus,、euh, un projet qui s'exporte plutôt bien puisqu'ils sont. Je viens de vérifier sur、euh, l'internet, là, je voulais voir s'il y avait des dates en France et bah pas du tout, puisqu'ils、ah. sont. Ils vont même partir en tournée au Japon, donc il、cool. euh, y a quelques festivals de, de prévus cet été. Essayez de, de les capter, les Pénélope. Voilà, Sarah, on va、oui. laisser tomber la France, l'Angleterre、oui. et on va partir se les geler un petit peu. On va partir、euh, en haut dans le nord. Bah oui, un autre pays qu'on aime très très bien dans cette、euh, émission. On va partir à Gothenburg en Suède、euh, pour une. Avec un groupe qui s'appelle Samurai Cities, qu'on a déjà joué. Oui, on les a suivis depuis le début, ceux-là. Oui, bien sûr. On, est, on, on suit les meilleurs. Et là, bon, en fait, ils sont prêts à sortir le deuxième album. Qui s'appelle、ouais. uh, Mixed Up Record Collections et、uh, c'est sur Imperial Recordings. Voilà, c'est une affaire、euh, suédoise, groupe suédois, suédoise, label suédois, suédois, suédois et distribution、euh, assurée par、euh, Different. Voilà, Samurage o City, c'est donc le nom du groupe,、euh, le titre du, de l'album Mixed Up Record Collections et nous, ce qu'on s'écoute, ça s'appelle The Fan Club. Et tu vas voir, Sarah,、mm -hmm. avec un petit bruit de départ dans cette chanson qui devrait te, te rappeler quelque chose. Voilà, c'est parti. Vous écoutez Label Rock, il est 18h30. Ha ha ha ha. Quasi b r u t i s t e on va dire,、hein. dans Label Rock. Mikachu, l'album tourne en boucle dans la voiture et franchement, il est hautement recommandé. Mikachu, un album distribué par Beggars Banquet et s sorti sur le label Rough Trade, nouvelle découverte hein, de ce label. Et tout premier album pour cette jeune anglaise qui se fait appeler donc Mikachu, ça c'est le nom sur scène, mais son nom dans la vie réelle, c'est Mika Levy. D'ailleurs, on a pu la, la découvrir récemment. Puisqu'elle a fait partie du cadre du, du、ah, festival Les Femmes s e n Mêle. n t Elle n'était pas du côté de, de Riorge, malheureusement. Non, malheureusement.、Euh, ce qui est bien dommage, puisqu'apparemment, sur scène, elle est tout simplement exceptionnelle. Elle est toute mmh, jeune, mmh. Hein, elle a 21 ans.、Ah, Et、euh, Mika Levy, e l a déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, puisqu'elle a fait pas mal de, de, de, de musique classique aussi.、Hein. Et ça, c'est le côté un petit peu pop indé. En tout cas, c'est la petite princesse anglaise en ce moment.、Euh, quelques petits mots sur cet excellent album, Sarah, peut-être Qu'est-ce qu'on pouvait dire bon, Premièrement, comment il s'appelle Il s'appelle Jewelry. Et、euh, il était、euh, produit par Matthew Herbert. Ouais, ce qui est plutôt euh, assez euh, surprenant, car on avait l'habitude d'écouter Matthew Herbert du côté de, de l'électro, même du、ouais. chill out, ou alors du,、euh, carrément du, du jazz. Plutôt、euh, sympa. C'est lui qui l'a découvert avant de les、euh, co-signer et de les publier chez Rough Trade.、Euh, premier album, donc, avec,、euh, vous l'avez écouté, beaucoup d'énergie dessus. Ça part un petit peu dans toutes les directions, hein, cet album.、Hein. Ouais, ouais, un peu pop, un peu électro.、Euh, on trouve même un petit peu de RB. Ouais, carrément,、ah, bizarre, ouais. ouais. Euh, punk et puis、euh, pff, les expérimentations.、Euh... Expérimentation o u au i s a niveau des, des compos et au niveau aussi de, de la production qui est、euh, franchement cet album et s、euh, je pense qu'on va、très、le retenir、unique. à la、très、fin、unique. de l'année 2009. v o i L'album à Très unique. l s'appelle Jewelry, l'artiste s'appelle Mikachu、Allez. et c'est notre album de la semaine. Un autre. Un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un, autre, un, autre un autre, Vous en un autre. voulez un autre Ouais okay, Pas de soucis.、Ouais, ouais. euh, D'ailleurs, si vous voulez nous parler avec nous en direct, virginradio1 orange.fr, virginradio1 orange.fr, o u Vous allez directement sur www.virgineradiorone.fr et là il y a un petit onglet qui est bien pratique qui s'appelle Contactez-nous. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre Outlook Express ou peu importe quel、euh, logiciel de messagerie vous utilisez et vous entrez directement en contact avec moi et Sarah. Voilà, Mikachu, un autre extrait tout de suite, ça s'appelle Lips. Ça se termine comme ça. D'accord. OK.、Euh, oui. Si, oui. si, on remet en route. <rire>、ah, on se prend au jeu, tu v o i Sarah. s Je t'avais dit de pas trop danser comme ça, de pas trop t'éloigner de ton bureau. t aurais pu réagir sinon. Bah, si, t avais ouvert mon micro. Ouais, j a v a i s pas ouvert ton <rire> micro. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. En tout cas, pas、comme、facile aussi. Comment tu t'appelles、euh, Peel Pile, ouais, ouais, je,、euh, il m'arrive de faire des, des petites boulettes comme ça, technique. <rire> C'était bien ça en tout cas. Hein, ah, ça, c é t a i t à fond dedans là. On, on reçoit quelques, quelques emails d'un animal i plutôt rigolo qui nous dit que c'est pas facile de boire l'apéro comme ça parce qu'on a envie de danser et que franchement, avec les cacahuètes, les c'est a a c h u è t c e s pas évident, ça vole de partout. v、voilà. Ouais, i l à o mais pas en pas... même temps, avec le boisson, bah, tu mets une paille et c'est bon.、Hein. Ouais, exactement. Ouais, pouvait, alors, sinon, euh... Euh, tu bois, tu danses, tu bois, tu danses. Ouais, tu danses. il existe même, j'ai vu ça、euh, ce week-end, des, des casquettes où carrément le petit tube qui descend et tout, là, c'est vraiment pour ouais, les h、euh, a r d c o r e en tout cas. T'as pas l'air con de Tout. Non, t'as pas l'air con du tout. Ça, aussi, non,、pendant. tu utilises tu sais, le sac d'eau comme,、euh, comme les cyclistes. Ouais,、Et、avec les une, une sorte de petite pompe ouais, qui part dans la main. Ouais, avec、uh, le gros sac pour le liquide. Comme、bon. ça, tu peux tenir u n e boîte de vente. <rire>、ouais, tu pourrais aussi, ouais. Là, t'as <rire> quoi tenir les deux heures de l'émission, il n'y a pas de souci. <rire>、euh, Nouveauté française, encore une fois, hein, sur、oui. euh, le label Bordelais Platinum Records, ouais, un maxi signé par un groupe qui s'appelle Success. Et Success, le succès, c'est tout ce qu'on leur souhaite, justement.、Mm. Ils sont quatre musiciens français, donc, qui arrivent à réconcilier le Rock et l'électro. Alors il y a quatre titres sur cet album. Deux titres, qui, un qui s'appelle Road to Billy Joe et l'autre h Art to Come Back qu'on vient de s'écouter. Et ces deux titres sont remixés par deux artistes、euh, anglais, il me semble.、Hein. Un qui s'appelle Minitel Rose Remix,、euh, quoique le nom c'est peut-être plutôt français.、Mm -hmm. Et The Shoes Remix, c'est ce qu'on vient de s'écouter.、Ouais, c'est donc un maxi、bien. disponible depuis deux semaines, il me semble, chez Platinum Records. Le groupe s'appelle Success et c'est leur deuxième maxi, puisqu'ils ont eu un, un succès déjà. a s s e z underground il y a、ouais. deux ans. En parlant de succès interplanétaire, c'est peut-être le groupe français le plus connu et qui s'exporte le plus, qui revient.、Euh, c'est évidemment Phoenix. Ah, Phoenix, très, très, très, très bien. Et、euh, bon, avec le nouvel album, j'aime bien le titre en fait. Oui, c'est rigolo. Gang, Amadeus Phoenix, ouais, très, puis, très bien. Et puis il y a quelques titres qui font référence aussi à d'autres compositeurs, comme par exemple、oui. Lissomania,、mm -hmm. euh, qu'on vous a joué la semaine dernière. Les quatre parisiens donc de Phoenix de Phoenix, Pour qui l'année 2009 s'annonce être l'année du grand retour. Il y a eu、cool. pas mal de changements, changements au niveau、ouais. de, de Phoenix. Un quatrième album, donc une sorte de retour aux sources, puisqu'on retrouve derrière les manettes Philippe Zdar qui fait、ah, partie de,、sure. de Cassius et un des、euh, piliers de la French Touch de l'époque、ah, de、oui. Daft Punk. Et、euh, Philippe Zdar qui avait déjà produit justement United, hein, le premier、euh, album de Phoenix, donc de retour aux manettes. Et puis il y a eu ce, ce désir d'indépendance, ce changement de label, puisqu'ils ont dit au revoir à la grosse manette. EMI, et ils ont dit bonjour à un label qu'ils ont créé eux-mêmes qui s'appelle l o y a t é Voilà donc n o u v e l album de Phoenix qui s'annonce comme un, un renouveau pour、euh, tous. En tout cas, les fans ne seront pas déçus puisqu'on t r o u v e bien la patte de Phoenix hein, sur cet album. C'est frais, c'est pop, bref. C'est du Phoenix, quoi tout oui, simplement. Oui, c'est du p h o n i x Quelques dates, malheureusement pas trop de dates dans la région.、Hein. Phoenix、euh, qui bénéficie déjà d'une stature importante, qui va、mmh. donc jouer dans tous les gros festivals de l'été. Notamment le 3 juillet, si vous allez au Main Square Festival à Arras, ils seront là. Deux jours plus tard, ils vont jouer aux Eurokéennes de Belfort. Et le 17 juillet, ils seront à la Garden Neff Party. Un festival qui se déroule du côté d'Angoulême, il me semble. Voilà.、Cool. Euh, Phoenix, un album、euh, Wolfgang Amadeus Phoenix et un extrait tout de suite. de cet album, ça s'appelle L'Assaut. C'est frais, c'est beau, c'est chaud. C'est le nouvel album de Phoenix,、Lasso. l a s s a u t L'album s'appelle Wolfgang Amadeus Phoenix. Un email pour、euh, nous demander à nouveau les, les dates des f e s t i v a l s pour lesquels Phoenix vont participer le 3 juillet au Main Square, un festival Virgin Radio d'ailleurs qui va se dérouler du côté d'Arras e en France. Ou alors, si vous voulez les voir du côté de Belfort, ils seront aux Eurokéennes. Ça sera le 5 juillet. Apparemment, il y a des pampières là-bas. Il y a des. où À Belfort ouais.、Ah, Oui, il、ouais, y a l'Allemagne qui va bien loin, hein, donc évidemment.、Euh, le 17 juillet, c'est quand vous serez remis du 14 juillet. Allez les voir、euh, au festival de la Garden Neff Party, c'est à Angoulême. Voilà les trois dates principales qui concernent Phoenix cet été, du côté de la France, parce qu'eux aussi, ils partent un petit peu partout dans le monde. Je crois qu'il y a aussi une tournée japonaise, et puis il y a une grosse, grosse, grosse tournée américaine. Et quand on fait des tournées aux Amériques, en Amérique, et bah, ça, dure, ça dure quasi six mois. Quoi. Bah, oui, parce que、euh, c'est pas, pas bien petit. Ouais, et puis, ils cartonnent hein, surtout là-bas. Phoenix, cool. Harlem Schex, ça c'est l'album、euh, du, du moment qu'on écoute depuis、euh, déjà un certain temps dans cette émission. Je crois qu'on peut se vanter d'être les premiers à avoir diffusé en France、euh, <rire> ce groupe, hein, tout simplement.、Euh, cinq New Yorkais qui font de la pop excellente, qu'on avait donc découvert en 2007 et qui en mars dernier ont enfin sorti leur premier véritable album.、Hein. Ils nous avaient envoyé un petit maxi, mais c é t a i t pas ça encore. Et là, l'album est vachement bien. Il s'appelle Technicolor Elf et il est bien évidemment disponible au moins sur la. Internet,、bien. vous savez que dans cette émission, on aime bien faire quelques petits retours en arrière, d'explorer et redécouvrir des petites pépites pop comme ça, des joyaux.、Euh, Sarah, tu nous en as trouvé un cette semaine qui est plutôt sympa, qu'on avait un petit peu oublié. Des Irlandais qui s'appelle n t Frank and Walters. Yeah, Frank de, il s vient n n e de Cork,、ouais. en i r l a n d e et en fait, c'est un trio qui a été créé par deux frères. p o o l Et puis voilà, je、euh, suis franchement, en 90, 91. 91, ouais, ils sont arrivés ouais, ouais. comme ça.、Hein. Ils sont arrivés, mais b o o m Sans prévenir. Vraiment,、euh, quelque chose qui était très, très fort. Il y a eu un single qui est sorti en 91 et premier、voilà. véritable album en 93. Ouais, 93, ils ont sorti、uh, Trains, Boats and p l a n e s et franchement, il y a deux singles dessus, Happy b a s t m a n and After All. Et、uh, ça, franchement, c'est un album que tu peux rejouer、uh, maintenant et ça n'a pas pris de l'âge, rien. Voilà. On l'aime. Et puis ils ont fait trois autres albums jusqu'en 2000. Et puis en 2002, ils ont fait un best-of. Et ils ont aussi signé un, bon, fait un album en 2 0 0 7 Ouais, et ils continuent de, de tourner. J'ai、ouais, ouais, même à、ouais. un site MySpace. Vous pouvez aller découvrir tout ça. Mais en tout cas, si vous devez garder qu'une chose de Frank and Walters, retenez et achetez ouais, cet album de 9 3 Train, Boats and Planes, avec cette chanson qu'on aimait bien et qu'on aime toujours. Ça s'appelle After All. Without you Très belle déclaration d'amour sans tomber dans l'eau de rose signée par les Frank and Walters en 9 3 After All, t i r é de l'album Trains, Boats and p l a n e s Encore une fois, on vous recommande chaudement cet album、euh, qui est、euh, bah, tout simplement. Je、Excellent. Excellent, voilà. Excellent. Gentil. Excellent. Gentil, mignon. Ouais, c'est、ouais, mignon tout ça. Facile、euh, à écouter. Facile à écouter, voilà. On continue comme <rire> ça. Non, on va marquer une petite page de pub. On va、Allez. arrêter de trouver des adjectifs. <rire> et on se retrouve dans 4 minutes. Restez branchés sur le 894. La Bell Rock, ça continue jusqu'à 20h. Virgin Radio o u e f r Virgin Radio Vous voulez é c o u t e r Moi j'écoute à la maison Sur mon ordinateur au boulot Moi je préfère son portable Virgin Radio o u e f r Virgin Radio v i r g i o v i r g i Radio Ça s'écoute partout Virgin Radio o u e f r Label Rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h Deux heures de son, pas comme les autres. Et la Belle Rock, ça continue jusqu'à 20h avec peut-être encore un album pff, énorme. Énorme, tout simplement. Énorme, énorme, énorme. Un album qui va sans aucun doute bah, vous, vous accompagner tout au long de cet été. C'est le retour de Jarvis Cocker, tout simplement.、Ah. Petite euh, mise, euh, mise au point. Qui、oui. est Jarvis Cocker, déjà, Sarah、oh, qui Pourquoi est-il、euh, connu、euh, Il est très grand. Ouais.、Euh, il a un, un goût de vêtement qui est un peu.、Euh, SDF Ouais <rire> Ouais, carrément.、Euh, il bouge sur scène dans un sens que franchement on se demande où les jambes commencent et les bras finissent. Ouais, on a un peu l'impression、euh, qu'il est sur des échasses tout le temps, un petit peu. Voilà, un petit peu. Et donc, qui s a i t C'était l'ancien frontman de p u l p Voilà. C'est bien ça, ça. Et il vient de chez toi. Belle description. Tu aimes bien Ouais, belle description. En plus,、euh, le, au, au niveau du look SDF,、euh, si vous allez sur le <rire> site de Jarvis Cocker, je crois que c'est multiplié par 10 actuellement. C'est、euh, genre, euh, je sais pas, c'est. c h、euh... e du fric, je, je m'en fous. Ouais, c'est un,、ouais. un petit peu ça, avec la grosse barbe mal taillée et tout. Enfin bref, Jarvis、Foul. Cocker, ce qui compte, c'est qu'il soit de retour et qu'il s'intéresse de nouveau à la musique.、Euh, ça, c'est vachement bien. Nouveau, nouveau single, nouvel album pour l'ex-chanteur du groupe Pulp. L'album sort demain. Et il s'appelle Sarah. On en reparle dans quelques instants, juste le temps d'écouter ce nouveau single. Vous allez voir, le son est forcément un petit peu plus brut, plus rêve. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais en tout cas, il bouge et il a envie de faire du rock'n'roll.、Ah, cool. Angela s i Nouvel g l e n album pour l'ex-chanteur de Pulp, Jarvis Cocker. Un son complètement différent. Je ne sais pas Comme, ce que tu en même, penses, toi, Sarah. Même sa voix, je même sa voix hein, est a voix e s complètement、si、est... différente. o u a Il s Ouais, i est moins fou,、euh, mais plus chanteur. Non, je, je, je trouve que c'est une évolution、euh, très très bien. Bon,、euh, Je ne sais pas si les amateurs purs et durs de, de Pulp ne seront peut-être pas un petit peu déçus quand même par cet album. Tant pis pour, ouais, tant pis pour eux. Pas il est Pulp, temps de. C'est Jarvis Cocker.、Eh、ben, exactement, Sarah. Deuxième、ah. album. Donc, L'album s'appelle Further. Complications, il sort demain sur le label Because, enfin signé chez Rough Trade, mais distribué en France par Because Music. Voilà Très bien.、Euh, un groupe un groupe qui le suit depuis quelques années et ça se sent, c'est beaucoup plus rock. D'ailleurs,、mm -hmm. l'album a été enregistré cash comme ça, hein, avec le groupe justement qui l'accompagne sur scène. Il faut dire aussi que cet album est produit par Steve Albini, donc vous l'aurez deviné, un nouvel album beaucoup plus rock, plus spontané,、mm -hmm. avec un, un, un son forcément plus b r u t Et plus, plus rêche, on vous le disait.、Hein. Mais、euh, bah, il est fort sur scène.、Hein. Il donc, est excellent sur, sur, voilà, sur scène. Il vient、euh... de faire、euh, d'ailleurs une semaine de, de résidence à Paris, puisqu'il est parisien maintenant. Hein, Jarvis Cocker, depuis quelques années, il a、ah, laissé、euh, l'Angleterre et il est venu、euh, s'installer du côté de, meilleur, de, de, de Paris.、Ouais, e tu e s meilleur. De Paris, exactement. Tu parles pour toi, ça. <rire>、euh, enfin, toi, c'est pas Paris, c'est Rouen, mais pourquoi pas au moins, bah,、euh, voilà. Attends, voilà. Moi, je préfère d'être un gros poisson dans un petit bassin. Ouais, tu, tu pourras l'appeler, Jarvis, et vous pourrez, tu pourras lui donner quelques explications sur la campagne ce genre de choses. Ça Inspire la campagne, mais complètement, hein, complètement. <rire>、euh, ce qui m'inspire, moi, ça serait bien d'en écouter un autre extrait d'ailleurs. Cet album, -ce Moi je pense crois que si.、Ah, euh, allez, euh, alors, l l e z a il y a beaucoup、food. de、euh, sur cet album. Moi, j'ai trouvé qu'ils chantent de plus en plus comme David Bowie, ouais, Jarvis、okay. Cocker. Pas sur le morceau qu'on a écouté juste avant, par、non. exemple sur celui-ci, et on retrouve un petit peu la p â t t e de compositeur de Jarvis Cocker avec、euh, des chansons qui sont vraiment、euh, intimistes et vraiment particulières. Voilà, Jarvis Cocker, ça s'appelle I Never Say. Awas Deep, on vous rappelle, l'album sort demain, il s'appelle Further Complications. Every relationship is a two way street. I have been screwing in the back whilst you drive. I never said I was deep. Play it dirty. Some girls want to be your mom. Me, I disrespected you whilst we were waiting for the taxi to come. My morality is shabby. My Behaviour unacceptable. No, I'm not looking for a relationship, just a, a, a receptacle. I never said I was, I never said I was, I never said I was, I never said I was. I Il n'a jamais dit qu'il était profond. Jarvis Cocker, en tout cas, c'est un excellent songwriter, excellent compositeur, excellent chanteur, tout simplement. Et bête de scène. Jarvis Cocker, nouvel album donc, qui sort demain chez Because. L'album s'appelle Further Complications. Et on vous le recommande chaudement. Hein, cet album qui、excellent. est disponible, je vous le disais, hein, il est sorti en Angleterre chez Rough Trade. Et du côté de la France, c'est、euh, Because qui s'en occupe. Voilà, 11 titres sur cet album produit et enregistré par、euh, Steve Albini. Et、euh, franchement, vous verrez, vous ne serez pas déçu, loin de là.、Voilà. Euh, euh, non, on n e jamais déçu avec Jarvis. Non, on n'est jamais déçu avec Jarvis, loin de là.、Euh, Art Brut, je crois qu'on en a parlé la, la semaine dernière. De、oh. a r Brut, oui, ça se、euh, peut. Ouais, ouais. Groupe,、euh, dernière, voilà, oui. groupe anglais qui s'est un petit peu exporté du côté des États-Unis puisqu'ils ont été chercher de l'aide,、euh, une aide plutôt lourde et imposante. Hein, puisque, au niveau de la production du nouvel album, c'est Frank Black, l'ex-chanteur des Pixies qui s'est occupé de, de l'album. L'album s'appelle a r Brut. Arbrut versus Satan, il est sorti chez Cooking Vinyl, disponible un petit peu de partout en France. Et il est bien cet album, il est rock, il est pop, il est direct. La preuve, Arbrut, what a rush! I can't believe those things we did, especially now I'm sober. Parents, please, lock up your door and sit up. Lady Sainsbury is giving you orders. I'm trying to leave without waking you, but I can't leave without my socks. Parents, please, lock up your door and sit up. Lady Sainsbury is giving you orders. You like the Beatles and I like the Stones, but those are just records that are parents owned. Things I said. I blame my own r u s s i o n love to the head. You l i k e the b e a t l e s and I l i k e the stones, but those are just records that our parents o w n I pulled you down into my bed. I blame my own massive rush of love to the head. Last night this was a great idea, but now we're. Both s Under here Paris, please, up your door Citra please Lock To up t t o He's giving r s Under the covers, both naked. I hate to see an opportunity wasted. Paris, please l o c k up you r door To t i want h e s to d e Should we be doing this? You've got a girlfriend. I don't know, Solent. Try again. Paris, please, up your door to giving the orders You like the Beatles, I like the Stones. But those are just records that are parents owned. I can't believe those things I said. I blame my honor, Russian, loved in their head. the head. s You like the Beatles and I like the Stones. But those are just records that are parents owned. I pulled you down onto my bed. Très satisfaisant. Clothes and hair, never leave London, New York, or LA. But your flatmates aren't that bright. And one's got a mustache. And she talks a lot of shy. I can feel something is growing. Yeah, h a h、yeah, I'll have to be gone. Album À posséder dans vos valises pour cet été, pour vous éclater en écoutant de la bonne pop Art Brut, troisième album Art Brut versus Satan, donc disponible chez Cooking Vinyl,、euh, distribué en France par Pias, il me semble.、Pias. Et puis、euh, à l'instant de Rex, un nouvel album、euh, qui a quelques semaines maintenant. L'album s'appelle Clang, et il est sorti chez V2, distribué、kling. par Coopérative Clang. Voilà, Clang, Clang, Clang. Je <rire> crois que tu m'avais déjà repris la première fois. Sûrement.、Voilà. Donc、euh, tu vois, je. je... Ouais, c'est toujours comme ça. <rire>、euh, Coopérative Music s'assure、euh, donc de la distribution de cet album des r a k e s les 4 londoniens. Bah Ils nous lassent pas,、hein. toujours、euh, en、Jamais. grande forme avec un son musclé.、Euh, brut comme on aime et puis、euh, des paroles、euh, plutôt. C'est très C'est très londonien pour moi, tout ça. Ça me rappelle、euh, pas mal de, de choses. Exactement.、Euh, The r a k e s et Art Brut. Autre album intéressant en ce moment, un groupe franco-britannique dont on vous a parlé pour la première fois, Sarah. Il me semble e c'était en... il y a deux ans, c'est ça 2007. 2007, ouais, o u a il s i me semble. ouais.、2007. Le jour ou la date, je ne peux pas s'en sortir. Mais... Non, mais 2007, ça ira très、bon、très bien.、Ouais, euh, C'est je... large quand même.、Hein. Ouais, s c e、ouais. je... <rire> Toi, large. 165、euh, jours. Ça fait pas mal d'heures. De...、Ah, hein Ouais, ça, Mais, ça mais fait bon, pas mal que les dimanches. Que les dimanches, ouais, d'accord. Donc ouais. ça réduit un petit peu quand même. Ouais, un peu,、euh, 52. En tout cas, on aime bien ce groupe et on va vous en reparler <rire> en 2009. donc. <rire>、okay. euh, le groupe s'appelle Batant. L'album s'appelle No Head, tout premier album qui vient de sortir sur le label. Parisien、qui s'appelle Kill the DJ.、Euh, je vous disais que c'est un groupe franco-britannique, tout simplement,、mm -hmm. parce que、euh, c'est moitié-moitié, tout simplement.、Euh, Peut-être tu peux énumérer qui est dans le groupe, Sarah. Tiens. Oui, nous avons Chloé qui chante,、euh, Tim qui joue la guitare, Joel qui fait les claviers et aussi Andy qui joue à la basse. Alors, c'est un groupe qui est installé à Londres à et on, on a eu l'occasion, certains d'entre nous en France ont eu l'occasion de les découvrir à l'occasion du festival Les Femmes Sans Mail. Voilà, b a t n t l'album, souvenez-vous, s'appelle No Head. Un extrait tout de suite,、euh, excellent, ça s'appelle Highway Hopeful! Quasi,、euh, française, Franco-britannique, Batant. En tout cas, c'est sur un album,、euh, qui s'appelle No Head et c'est sur un label français qui s'appelle Kill the DJ. Autre nouveauté française qu'on connaît bien. Nouvel album de r h i n o c é r o s Ça va sortir le 8 juin prochain. Trois ans après leur dernier album, nouvel album de Rhinoceros, les amis de Montpellier qui sortent leur nouvel album, donc qui s'appelle Futurino, r h ça va sortir le 8 juin, donc pas demain mais lundi prochain. On rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas encore、euh, Rhinoceros que、oh, c'est un groupe、euh, français hein, qui est apparu en 9 7 fondé autour d'un duo de Jean-Philippe et Patrice, tous les deux originaires de, de Montpellier,、mm -hmm. qui ne sont pas forcément、euh, musiciens, puisqu'ils étaient、euh, psychologues de métier. Mais en tout cas, je ne sais, sais pas s'ils si ont arrêté leur、euh, travail ou pas. Je ne sais pas, hein, il faut les poser des questions. Ouais, il faudra qu'on leur envoie un email tiens, pour、euh, <rire> leur demander comment ça se passe. Ils vont... Mais、euh, c'est un retour de source, je trouve. Un petit peu pour le, le son. Oui, oui, oui. Son, ouais. ce mélange plus... de, de musique、euh, rock et électro. J'étais en train de, de contempler le livret pendant qu'on écoutait ce morceau, et c'est vrai qu'ils ont bah, ils jouent maintenant devant des scènes tout à fait、euh, énormes.、Mm -hmm. Et r h i n o c é r o s en live, c'est vraiment une expérience à,、wow. à, à vivre. Voilà,、ouais, d'ailleurs, il existe un site hein, tout simplement www.rhinoceros.com et il est drôlement bien fait. Il vous a est de la vidéo, vous avez du son et vous avez surtout l e toute la tournée, tout les dates. donc il faut aller explorer ça, puisqu'on parle de site internet. Je vous rappelle w w w v i r g i n r a d i o r o a n e f r Chaque semaine, vous retrouvez l'intégralité des track listings de cette émission. Vous pouvez réécouter aussi des podcasts. On n'est pas revenu complètement en arrière, mais en général, vous pouvez réécouter les dernières émissions.、Mm -hmm. Voilà.、Euh, Sarah, on va、oui. calmer un petit peu le jeu. Tu vas... Tout le monde sait que tu aimes bien tout ce qui est un petit peu musique hippie, tranquille,、oh, wow. folk. o u i o u i ça,、euh, c'est moi. Tu en as amené deux ce soir. Tu as réussi à en caser deux dans, dans le bac à disques.、Ah, J'ai essayé, j'avais plus, mais bon, c e s、bon. bon, tu bon, t m'as lassé i que deux. Bon, Allez, donc, en, on a trouvé les bons. Anglais et américain, comment ça se passe、ah, Ben, nous avons premièrement un groupe qui s'appelle Blacklands et、euh, c'est sur un label anglais qui s'appelle、no, Need No Water Records. Oui, a s pas、euh, besoin d'eau. Oui, a s ouais donc ce s t pas un label qu'on connaît très très bien non plus. Hein, non, c'est une, une nouvelle addition dans le label rock. Oui, exactement. Et、euh, cet album、oh, c, est, c est,、euh, EP, s t e et bien parce que n fait c'était écrit en Berlin. Mais o n r e g i s t r a i t dans une petite fermette, dans une petite ferme、euh, perdue en Yorkshire. D'accord, Yorkshire, c'est、euh, perdu quand même en Angleterre, c'est assez sauvage quand même, c'est tout en haut de l'Angleterre Oui, en haut au, au milieu, si tu veux. D'accord. C'est、euh, un petit peu plus haut que Leeds et tout ça. Oui, assez, assez rural hein, quand même. Très rude, rude, rude. Très rude, très froid. Ouais, très rude, très haut, ça dépend,、euh, mais il y a beaucoup de belles, belles balades, c'est vraiment,、euh, oui, c'est au milieu de nulle part. Alors comment s'appelle le groupe s a r a h Blacklands. Ouais, je voyais que tu m'as fait passer quelques petites notes que ça devrait plaire aux fans de Tongue. Iron and Wine, Elias Smith et Nick Drake. On parle donc On de. d n va e f o l r e e f o je pense.、Hein. c e i s o u s o u a Bon, en tout、sûr. cas, ça commence un petit peu comme une ambiance, un petit peu à la David Lynch, comme ça, tranquille. Ça nous ramène. Voilà, très calme. Respirez. Voilà. Fermez les yeux. Et comment ça s'appelle le titre, Sarah Ça s'appelle The Witch Wood. Et le nom du groupe, c'est Blacklands. Black Allez, bon voyage. えー、ありがとう。 Have you ever had a fever from a bittersweet refrain? Have you ever kissed the sunshine? Walked between the rain? Well, just climb up on my music, and my songs will set you free. Well, just climb up on my music. From there jump off with me Well there was a girl named Christmas Did I tell you she drank gold? She wasn't very hard to capture But she was rather hard to hold Well, just climb up all my music And my songs will set you free Well, just climb up all my music And from there jump off with me c u m e f u c with me f Comme ça, le dimanche soir, dix minutes avant de rendre l'antenne, un petit morceau signé Rodriguez. Tu nous as parlé de、Rodriguez. Blacklands. Hein, Blacklands,、ouais. donc on va rappeler juste, c'est un single hein, sur Need No、ouais. Water Records. C'est un 4 titre. C'est tout neuf, c'est tout beau et ça nous a bien plu. Et puis à l'instant, ça m'a encore. plus, Encore plus, hein, je veux dire. Ah, tu vois.、Euh, mais très vieux. Ouais, c'est très vieux ça. Rodriguez, c'est ça Oui, le oui, oui. Ro Rodriguez. Oui, oui. Et、euh, en fait, c'était un album qui est sorti en 71, en fait.、Hein. Ouais. Ah, c'est deux、euh, ans après la date que t'aimes bien.、Hein. Ouais, mais bon, ça va. Parce que bon, c'est presque 69. Ouais, donc, et puis il y a eu un album,、euh, son premier avait, album.、Hein. Ouais, il y avait son premier album en 69. Et en fait, c'est un artiste que, à l'époque, on ne connaissait pas. Ouais, il n'a jamais eu de succès populaire, c'est ça Underground, underground. Et、euh, maintenant, c'est les DJ comme t o i Qui,、euh, c a r e s Patterson, des gens comme ça, qui commencent à découvrir des choses qui passaient avant, qui n'étaient pas très bien、euh, poussées. Et il、euh, y a un label aussi qui s'appelle Light in the Attic, qui est en train de faire des rééditions avec la musique comme ça, quoi. Donc, donc, franchement, un découvert très, très fort. Ouais, Rodriguez, l'album de 69 a été réédité par Light in the Attic, justement, l'année dernière. Et donc, là, tu es en train de me dire qu'il y a celui de 71 qui sort, c'est ça Oui, oui, oui. Mais c'est dingue parce qu'en fait, lui,、euh, quand il a fait l'album, il était enregistré à Londres avec Steve Rowland. Donc, Steve Rolland, c'est qui C'est l'ex-acteur、euh, d'Hollywood et après, c'est lui qui a découvert le cure. Ouais, Donc, c'est dingue cure, à、ouais. penser qu'un artiste qu'il a, a produit、euh, n'avait pas de succès.、Ouais, mais mais bon, c'est comme ça.、Hein. Il y avait tellement de, de choses en plus dans cette année-là. Trop, trop de choses. Chose, et <rire>、euh, bon, oui, ça, c'est le, le single s'appelait、euh, Climb Up on My Music. Ouais, et l'album qui s en train de, de regarder la, la, la, la pochette, ça s'appelle tout simplement Rodriguez, hein, deuxième voilà. Al album. voilà Merci, Sarah. De rien. C'était bien, tranquille. Moi, je vais terminer plus de choses comme ça si tu veux. Ouais, bah si tu veux, il、ouais, n'y a pas de souci.、Ouais. <rire> Allez, u contraire. a tiens, on va, bah, on va changer carrément de style, puisqu'on va parler de certainement un des actes techno les plus excitants d'Angleterre depuis <rire> près de 20 ans. u、oui euh, Un groupe qui s'appelle The Black Dog, de retour avec un nouvel album chez Soma Records. L'album s'appelle Further Vexations. On a beaucoup de Further、euh, ce soir. Ouais, on a beaucoup de Further, ouais.、Euh, en tout cas, un groupe qui, au cours de, des 20 ans de, de carrière, n'a rien perdu de, de son génie, bien au contraire. Déjà l'année dernière, ils avaient sorti un album qui avait fait date. L'album marqué vraiment un retour pour The Black Dog. Et ça sera le, le cas encore avec ce nouvel album. Un nouvel album qui a un thème bien spécifique. Ouais, ouais, ouais très spécifique. Mais c'est tout ce qui. C'est ce、euh, ah, pas grave, reprends Sarah.、Ouais, T'étais u partie、euh, dans les années 70, toi. o u a i ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Un peu、ouais. trop.、Um, <rire> non, c'est tout se passer sur le fait qu'on vit dans une société qui est ultra surveillée.、Ouais. Uh, pour exemple, le titre qu'on va jouer s'appelle、uh, CCTV uh, Nation. Et、uh, ils ont sorti un truc que je ne savais pas, mais ça me fait flipper.、Ouais. Uh, à Londres,、oui. une personne est typiquement filmée 300 fois chaque jour, juste en train de balader dans la rue ou prendre les transports. C'est、ouais, énorme. Un londonien, en moyenne, filmé 300 fois par jour. Ouais, ça, ça fait peur.、Ouais. Euh, c'est sombre, c'est a u s i angoissant, C'est un petit peu comme la techno de, de Black Dog, justement. Euh, évidemment, euh, gros clin d'œil à la scène de Détroit hein, sur cet album、mm -hmm. avec des nappes magnifiques.、Euh, enfin, bref, d e Black Dog, donc, qui continue de, de sortir des albums exceptionnels et d'écrire les plus belles pages de la techno music. La preuve en musique maintenant CC's TV Nation, c'est The Black Dog. musique électronique de, de Black Dog, extrait de nouvel album paru chez Soma Records qui s'appelle Further Vexations. C'est avec,、euh, bah, quasi ça qu'on va se, se quitter, i se、ah、donner. Oh、oui, là là,、euh, il est déjà arrivé. Ouais, se donner rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, 18h, 20h, Label Rock, on vous rappelle, w w w v i r g i n r a d i o r o n e f r Vous cliquez en haut sur Label Rock et vous retrouvez du son et des infos nous concernant. Voilà, Sarah, merci d'être, d'avoir passé, sacrifié.、Euh, Eh、ben une partie de, de la fin de l'après-midi pour être、ah, avec nous sur l'antenne. Comment je pouvais résister à ça? Et puis、euh, bah on te retrouve Et、hey, c merci, sûr. Hey, merci Sébastien pour un e super bon n e playlist. Bon, bah écoute, c'est bon, hein, on, <rire> on, on fera ça hors antenne, d'accord、oh, si tu veux. Allez, on va terminer avec une dernière nouveauté française sur un label qui s'appelle Monster Cassette. Vous savez, ce label qui、mm -hmm. continue à faire perdurer la tradition des cassettes audio, c'est le cas justement、Utile、avec pour la voiture.、Euh, ouais, un a i s u album d'un duo qui s'appelle GNG, un duo monté en 97 qui se spécialise dans l'Electronica Pop. Alors,、euh, beaucoup de, de musique faite à la maison、hein. en général, pas mal De petite comptine enfantine, ça se prend jamais vraiment trop au sérieux. En tout cas, il y a 12 titres. L'album s'appelle Bancal,、euh, témoin un petit peu d'une balade dans le temps. C'est pour ça i l n'y a pas de titre sur cet album. On parle de Bancal 1, Bancal 2, Bancal、ah, 3, etc. Non, et nous on va passer Bancal 6, c'est donc la sixième piste sur le CD. Voilà, la bonne nouvelle c'est que si vous aimez ça, cet album est à commander sur le site du label Monster K7, K avec un K et 7 comme le chiffre.com, tout simplement pour 6 euros. Et ça, c'est avec le port. Compris. Donc, euh, euh,、oui. il faut vraiment aider les petits labels、Par、indépendants.、Voilà. GNG, tout de suite, donc Bancal 6. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout、mm -hmm. le monde.、Mm -hmm. uh, Souvenez-vous, demain, pas de radio, hein, on fait le pont. Retour des infos, mardi à 7h30. Ciao Goodbye Goodbye See ya. Ah, e t'ai c a si, je t'ai coupé. Freddy Si, ya Si, ya Soir, de 18h à 20h, 2h de son pas comme les autres.